Maintenant le cercueil est une transition peu redoutée. L'avenir qui nous attendait par de le requiem a été transposé dans le présent. Arriver per face et nefas au paradis terrestre du luxe et des jouissances vaniteuses, pétrifier son cœur et se macérer le corps en vue de possessions passagères, comme on souffrait jadis le martyr de la vie en vue de biens éternels, est la pensée générale pensée d'ailleurs écrite partout jusque dans les lois, qui demande au législateur « Que pais -tu » au lieu de lui dire « Que penses-tu » quand cette doctrine aura passé de la bourgeoisie au peuple, que deviendra le pays ?« Madame Grandet, as-tu fini ?» dit le vieux tonnelier. « Mon ami, je prie pour toi. <rire> »« Très bien, bonsoir. Demain matin, nous causerons. » La pauvre femme s'endormit comme écolier qui n'ayant pas appris ses leçons, craint de trouver à son réveil le visage irrité du maître. Au moment où, par frayeur, elle se roulait dans ses draps pour ne rien entendre, Eugénie se coula près d'elle en chemise, pieds nus, et vint la baiser au front. « Oh, ma bonne mère, » dit-elle, « demain je lui dirai que c'est moi. »« Non, il t'enverrait à noyer. Laisse-moi faire, il ne me mangera pas. »« Entends-tu, maman ?» « Eh bien, il pleure toujours. »« Va donc te coucher, ma fille. Tu gagneras froid aux pieds. Le carreau est humide. » Ainsi se passa la journée solennelle qui devait peser sur toute la vie de la riche et pauvre héritière, dont le sommeil ne fut plus aussi complet ni aussi pur qu'il avait été jusqu'alors. Assez souvent, certaines actions de la vie humaine paraissent, littérairement parlant, invraisemblables, quoique vraies. Mais ne serait-ce pas qu'on omet presque toujours de répandre sur nos déterminations spontanées une sorte de lumière psychologique en n'expliquant pas les raisons mystérieusement conçues qui les ont nécessitées Peut-être la profonde passion de génie devrait-elle être analysée dans ses fibrilles les plus délicates Car elle devint, dirait quelques railleurs, une maladie et influença toute son existence. Beaucoup de gens Aime mieux nier les dénouements que de mesurer la force des liens, des nœuds, des attaches qui soudent secrètement un fait à un autre dans l'ordre moral. Ici donc, le passé de génie servira pour les observateurs de la nature humaine de garantie à la naïveté de son irréflexion et à la soudaineté des effusions de son âme. Plus sa vie avait été tranquille, plus vivement la pitié féminine le plus ingénieux des sentiments se déploya dans son âme. Aussi, troublée par les événements de la journée, s'éveilla-t-elle à plusieurs reprises pour écouter son cousin, croyant en avoir entendu les soupirs qui, depuis la veille, lui retentissaient au cœur. Tantôt, elle le voyait expirant de chagrin, tantôt, elle le rêvait mourant de faim. Vers le matin, elle entendit certainement une terrible exclamation. Aussitôt, elle se vêtit et accourut au petit jour d'un pied léger auprès de son cousin qui avait laissé sa porte ouverte. La bougie avait brûlé dans la bobèche du flambeau. Charles, vaincu par la nature, dormait habillé, assis dans un fauteuil, la tête renversée sur le lit. Il rêvait comme rêvent les gens qui ont l'estomac vide. Eugénie put pleurer à son aise. Elle put admirer ce jeune et beau visage marbré par la douleur, ses yeux gonflés par les larmes, et qui, tout endormi, semblait encore verser des pleurs. Charles devina sympathiquement la présence d'Eugénie, il ouvrit les yeux et la vit attendrie. « Pardon, ma cousine, » dit-il, ne sachant évidemment ni l'heure qu'il était ni le lieu où il se trouvait. « Il y a des cœurs qui vous entendent ici, mon cousin, et nous avons cru que vous aviez besoin de quelque chose. Vous devriez vous coucher, vous vous fatiguez en restant ainsi. » « Cela est vrai. »« Eh bien, adieu. » Elle se sauva, honteuse et heureuse d'être venue. L'innocence ose seule de telle hardiesse. Instruite, la vertu calcule aussi bien que le vice. Eugénie, qui près de son cousin n'avait pas tremblé, put à peine se tenir sur ses jambes quand elle fut dans sa chambre. Son ignorante vie avait cessé tout à coup. Elle raisonna, se fit mille reproches. « Quelle idée va-t-il prendre de moi Il croira que je l'aime ?» C'était précisément ce qu'elle désirait le plus de lui voir croire. L'amour franc a sa préscience et sait que l'amour excite l'amour. Quel événement pour cette jeune fille solitaire d'être ainsi entrée furtivement chez un jeune homme N'y a-t-il pas des pensées, des actions qui en amour équivalent pour certaines âmes à de saintes fiançailles Une heure après, Elle entra chez sa mère et l'habilla suivant son habitude. Puis elles vinrent s'asseoir à leur place devant la fenêtre et attendirent Grandet avec cette anxiété qui glace le cœur ou l'échauffe, le serre ou le dilate, suivant les caractères, alors que l'on redoute une scène, une punition. Sentiment d'ailleurs si naturel que les animaux domestiques l'éprouvent au point de crier pour le faible mal d'une correction, eux qui se taisent quand ils se blessent par inadvertance. Le bonhomme descendit mais il parla d'un air distrait à sa femme, embrassa Eugénie et se mit à table sans paraître penser à ses menaces de la veille.